Jean-Michel Jarre, le 3 décembre, vous avez un rendez-vous avec le public belge au Sport Palais à Anvers, c'est la plus grande salle de concert ici, alors ce sera un grand spectacle Oui, je, je suis très excité à l'idée de jouer au Palais d'Anvers le 3 décembre, parce que c'est une salle qui, pour moi, est une des plus belles salles d'Europe, probablement avec le, le Millennium Dome de Londres, dans laquelle j'ai eu la chance de jouer il y a quelques jours. Et ce sont des salles qui sont euh, Vraiment spectaculaires Au sens spectacle du terme Et qui, sont, qui, ont, qui ont une chaleur Qui ont une, une ambiance Et, et c'est vrai que ce, ce projet de tourner Quelque chose que j'avais depuis longtemps De tournée mondiale j'avais longtemps en tête D'apporter la magie des concerts en extérieur Dans des grands espaces intérieurs Du type de sports palace Justement pour ne pas dépendre Du vent, de la pluie etc Pour que sur le plan que ma musique Puisse être jouer sur scène de la meilleure manière et, et, et dans des conditions vraiment de directes, sans playback, sans ce qui est le cas ou, ou sans prémixage, etc., ce qui est le cas de beaucoup de, de concerts aujourd'hui, et aussi euh, de plonger, de partager avec le public une immersion totale dans la scénographie, dans le visuel, dans la vidéo, dans le, la lumière, dans le laser, ce que le Sports Palace euh, est, est tout à fait adapté à ce genre de projet. En 78, en fait, vous avez popularisé le concept du méga concert au place de la Concorde. Oui, c'est vrai. C'était euh, à l'époque euh, expérimental. C'était le premier concert que je faisais en extérieur et qui existait d'ailleurs en, en extérieur de cette manière là. Et il y a eu un million de, de personnes qui sont venues et j'ai mis un an à m'en remettre de ça. Euh, parce que c'était totalement euh, inhabituel, bien entendu, et surprenant pour tout le monde, et à commencer par moi. Et, et ça, ça venait du fait que, justement, à l'époque, les salles n'étaient pas faites pour euh, la musique. C'est-à-dire que c'était des salles dans lesquelles se passaient plein d'événements sportifs, politiques, de conventions, de choses comme ça, mais pas tellement de musique. Et j'avais envie d'aller de, dans des endroits vierges euh, par rapport à une musique qui était aussi vierge et nouvelle avec les instruments. Et, et c'est pour ça que cette tournée, C'est seulement maintenant que je fais cette première tournée autour du monde, parce qu'il y a 8-10 ans encore, technologiquement, la plupart des salles dans le monde n'auraient pas été prêtes technologiquement pour accueillir un, un, un concert comme celui-là. C'est vrai que votre épouse, à ce moment-là, Charlotte Rampling, avait des problèmes d'entrée ce lieu, parce qu'il y avait si beaucoup de gens Oui, c'est vrai, c'est arrivé plusieurs fois, de toute façon, que ma famille arrivant au dernier moment avait un peu de mal. À rentrer, mais bon, on a quand même trouvé le moyen pour que tout le monde puisse être réuni quand même avant le concert. Vous êtes pionnier du genre musique électronique teaser. Pourquoi avez-vous choisi ce genre Parce que c'était un risque hein, de trouver un public pour ça. Ben vous savez, je crois que quand on commence à, à faire quelque chose, enfin en tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne manière de l'aborder en se demandant si ce qu'on va faire va rencontrer un public. On le fait parce qu'on a envie de le faire. On n'a aucune idée de savoir si on va rencontrer le public ou pas. Et quand j'ai commencé, moi, effectivement, on était, on était une, une poignée d'originaux de, ou d'excentriques à aborder la musique d'une manière complètement différente. Et moi, je, je dois tout à, à mon professeur, qui s'appelle Pierre Scheffer, qui était le, le, le chef du groupe de recherche musicale, qui m'a pour la première fois fait, fait réaliser que la musique, c'était pas seulement le fait de jouer des notes, mais c'était de fabriquer du son. Et que cette manière-là, cette petite idée-là, qui avait l'air petite en, en, en apparence, a révolutionné la musique du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la musique avec du son. Et ça paraît normal, mais il y a, il y a encore 30 ou 40 ans, c'était quelque chose de complètement inhabituel. Et c'est ça qui m'a donné envie de, paradoxalement, alors que beaucoup de gens ont pu considérer que la musique électronique était quelque chose de froid ou de déshumanisé. Pour moi, c'était exactement l'inverse. C'était le fait de pouvoir être son propre luthier, de pouvoir approcher la musique comme on approche la cuisine. C'est-à-dire en, en, en mettant les mains dans le, dans le moteur, si je puis dire. Vous venez d'une famille de musiciens Donc, euh, alors, vous étiez presque prédestiné à devenir un musicien. Je ne sais pas si ça, si ça joue comme ça, parce qu'il y a beaucoup de familles de, de musiciens, euh, enfin, de gens de familles dans lesquelles il y a un musicien, et le, leurs enfants ne deviennent pas nécessairement musiciens. Je pense que ça, ça a peut-être pu jouer au niveau des chromosomes. Malheureusement, mes parents étant, ayant divorcé il y a, quand j'avais 5 ans, ça n'a pas eu d'influence directe, puisque je n'ai pas du tout grandi euh, près de mon père. Donc, ça, ça a eu peut-être une, une influence inconsciente. Vous avez rencontré le jazz avec votre mère Ma mère a était, euh, été était une grande résistante et pendant la guerre elle a, elle a rencontré une, une, une femme en prison qui, était, qui est devenue une de ses meilleures amies après la guerre. Et Cette femme a monté le plus grand, jazz, le plus grand club de jazz moderne de Paris qui s'appelle Pêche et euh, où elle recevait des gens comme John Coltrane, Don Cherry, Archie Chep, Chet Baker au début de leur carrière. Et moi, je venais, je venais avec ma mère qui allait rendre visite à sa copine et, et j'étais le petit gosse qui était là du, du voisinage. Et euh, dans l'après-midi, euh, je descendais dans la cave pour, euh, et je voyais ces gens répéter, je ne savais pas du tout qui c'était. Et, et donc ça a été mon premier, mon premier lien avec, euh, avec le jazz et notamment avec Chet Baker qui, euh, un jour, pour mon anniversaire, m'a assis sur le piano et a joué, pendant, pour moi, pendant 10 minutes de la trompette. Et c'est et, et un souvenir, même physique, puisque à chaque fois que je pense à cette histoire, je, je ressens le, toujours le, le vent de la trompette sur le, mon corps d'enfant. Et, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, je dirais, physiquement, organiquement, sur l'impact du son sur soi-même. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a influencé sur le plan musical, mais aussi sur le plan acoustique. À huit ans, vous avez commencé à jouer le piano, et après aussi euh, la guitare électronique. Pourquoi avez-vous choisi euh, le piano oh, Parce qu'il y avait un piano à la maison que ma mère m'a emmené chez le, le professeur. J'ai commencé comme ça, et c'était euh, à cette époque-là pas une volonté complètement euh, délibérée, mais quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. Vous avez déjà dit, votre père Maurice Jarre, vous avez elle, quitté, elle a quitté la France pour les États-Unis. Mais il est bien connu euh, comme compositeur de la musique euh, du film, comme celui du Dr. Chivago. Est-ce qu'il était source d'inspiration pour vous, ou euh, après cinq ans, vous n'avez jamais eu de feedback euh, de lui? malheureusement, oui, c'est le deuxième cas, parce que je jamais vraiment eu de feedback de, de lui, et, et ça n'a pas été euh, nécessairement un modèle ou une source d'inspiration, puisque... On était, il habitait au, en Californie et moi j'étais en France et donc j'ai eu très très peu de relations avec lui surtout qu'à cette époque-là, la musique de film n'avait pas l'importance médiatique qu'elle a aujourd'hui et c'était très abstrait pour moi donc j'étais même pas très au courant en tant qu'enfant de, de ses activités, de ce qu'il faisait exactement donc c'est vraiment euh, quelque chose qui n'a pas eu de, de, de rôle ou de lien direct dans mon, dans mon éducation et dans mes choix En 68, vous avez déjà dit euh, vous avez rencontré Pierre Schaeffer Vous avez quitté le conservatoire, c'était un, un grand pas pour vous Oui, c'était l'époque de la révolution des étudiants où l'on voulait tout, tout mettre par terre et changer ce qui existait. Et du coup, c'est vrai qu'on ne pouvait pas être plus radical que de rentrer au groupe de recherche musicale et de, de rompre avec l'enseignement traditionnel de la musique qui n'a pas à, mettre, à être mis en cause d'ailleurs d'autre part, mais jusqu'à maintenant, la seule manière de faire de la musique, c'était d'apprendre le solfège. Et Schaeffer est arrivé, et il a dit, bah, bien sûr, le solfège c'est important, mais il y a une autre manière d'aborder la musique, c'est par le son. Et je pense que c'est quelque chose qui, encore une fois, a changé, la, la, la, pas seulement la musique qu'on écoute, mais la manière dont on la fait, la manière dont on la conçoit, et dont on la fabrique. La première presse c'était euh, à peine de vous. Vous avez aussi écrit... François Azardi et Gérard Le Robin. Oui, et puis euh, Christophe et Juvet également, et c'était euh, d'une certaine manière entre le groupe de recherche musicale et Oxygène des travaux pratiques dans des, dans des studios, des grands studios de disques, et le, la pop musique et la variété, etc., m'ont donné le accès à tous ces studios, j'ai pu euh, travailler aussi les instruments de, et acquérir une expérience en studio, Et puis, en même temps aussi, travailler avec des gens de beaucoup de talent dont on vient de parler et de travailler sur la production. Qu'est-ce qu'un qu qu disque Qu'est-ce que c'est qu qu -ce que, que l'univers d'essayer de, de, de définir ce qu'est qu un univers, euh, l'univers de quelqu'un, c'était tout à fait passionnant. Et, et que j'ai produit, écrit de la musique ou écrit des textes, à ce moment-là, ce que j'ai beaucoup fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris pour la suite. Aux oh, euh, années... Septante, euh, vous avez obtenu grand succès avec oxygène et Equinox aussi comment était ce, ce moment euh, là c'est un moment vous savez quand euh, vous avez un, un, un tel succès qui vous tombe sur la tête c'est quelque chose qui, qui est tout à fait euh, extraordinaire parce qu'en même temps vous ne vivez pas en pleine conscience c'est après coup que vous vous réalisez mais euh, euh, c'est presque abstrait tellement les choses sont brutales et dans mon cas ça a été, le, ça a été tout à fait c'est cette situation-là, et donc euh, je l'ai pas. j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. En euh, 86, vous avez baptisé euh, Sixième Rendez-Vous, Last Rendez-Vous, en 11 pièces. Pourquoi ce euh, changement En fait, euh, j'ai écrit euh, tout l'album Rendez-Vous avant le concert de Houston, euh, qui euh, était lié à la NASA, et il y, y avait un projet de pour intégrer la NASA, qu'un des astronautes euh, d'une mission euh, puisse jouer en direct dans l'espace du saxophone et, et qu'on soit relié euh, avec la, la navette. Euh, et donc j'ai écrit un, une musique pour saxophone puisqu'un des, des astronautes est un très bon saxophoniste qui s'appelait Ron McNair. Et donc c'est allé jusqu'au bout. La, la navette, toute la mission est partie et on s'est donné rendez-vous trois semaines plus tard pour le, le concert et qui, qui était organisé par, donc, par la NASA dans l'espace et moi sur scène à Houston. Et malheureusement, c'était la navette Challenger qui a explosé en vol et Ron a, a péri avec les autres euh, astronautes, donc moi j'ai voulu tout arrêter, et finalement les astronautes survivants enfin de, sur Terre m'ont dit il faut absolument que tu fasses ce concert qui doit être un, un hommage aux, aux astronautes, etc. Et donc le, le, ce dernier morceau qui s'appelait « Last Rendez-vous », qui était en fait le dernier rendez-vous qu'on devait avoir euh, dans l'espace, etc., je l'ai intitulé aussi « Ron's Peace », le morceau de Ron, parce que c'est un morceau que j'avais fait pour Ron Macner, à, à, à la mémoire des astronautes et de Ron Macner en particulier. Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, Space Odyssey, a admis que votre musique était une source d'inspiration pour lui. Oui, c'était un grand honneur, d'autant plus que j'étais un, euh, j'ai toujours été un très grand fan du travail d'Arthur Clarke, notamment ce qu'il a fait avec Kubrick, 2000 Odyssey de l'espace et, et, et toute cette vision qu'il nous a apporté de tous les écrivains de cette génération qui nous ont apporté en fait une, une vision du futur très poétique, très romanesque et pleine d'espoir. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est l'an 2000, l'an 2001 sont derrière nous et que d'une certaine, certaine manière, sur le chemin, on a perdu nos illusions vis-à-vis euh, -vis de l'avenir et qu'il est temps de restaurer cette, euh, cette vision de l'avenir pour le, pour le futur, pour les futures générations. Et, et c'est un des, un des thèmes d'inspiration de cette tournée 2010. Dernière question, vous avez euh, 62 ans, quels sont vos rêves musical bah, Au fond, j'ai envie de vous dire que c'est toujours euh, le même depuis le début de ma vie, c'est-à-dire de, de, de me rapprocher le plus possible d'un idéal qui est d dans ma tête, c'est-à-dire ce pont que je, dont je parlais, à la fois entre euh, la musique classique, la musique expérimentale et la pop music. Euh, cette espèce de mélange qui est important pour moi dans la, dans la création entre le, euh, cette espèce de joie dynamique qu'on qu peut trouver dans une mélodie et qui en fait euh, est, masque un peu une mélancolie ou une tristesse ou, ou quelque chose de beaucoup plus sombre sous-jacent. Et cette forme de, de, de musique, et, et c'est la même chose dans, le, dans, la, dans la représentation scénique de la musique, Et c'est quelque chose sur lequel je suis loin d'être satisfait encore dans ce que, que j'ai fait jusqu'à maintenant et que j'ai envie de, de continuer à améliorer tant que j'en aurai la force et la, le pouvoir. Ok, merci Jean-Michel Jarre de cette interview. Merci à vous.